L'ennui m'enchaîne Je n'y peux rien Quoi qu'il advienne L'ennui me tient Dans la nuit je supplie Je prie et je crie Où es-tu Que fais-tu Loin de moi La nuit je traîne Comme une croix, toute ma peine, n'entends-tu pas? C'est ma voix qui supplie, qui prie et te crie. Où es-tu? Que fais-tu loin de moi? Bam, bam, bam, bam. Je crois toujours. A ton retour. Au oh, faux espoir bon, bon, bon, bon, de te revoir. Bon, bon, bon, Plus que jamais. Bon, bon, bon, je veux t'aimer. Bon, bon, bon, Alors j'attends, viendras-tu. Mais quand l'ennui me ronge. Tout doucement. Il me plonge. Ik ga